Domini am Ton sous l'œil confluent de la lune, les flots angoissants de jade et d'argent, des perles en crachant leurs perles d'écume, sur lequel jaillit des fonds d'océan. Rêve-vous t'airé loin sur les eaux, une femme d'ébène danse trichant. Par le rythme magique, onde chatoyante, onde magnifique, le plus exaltant parmi bagnes de flûte. flots en sorcelles, l'homme nous attend, caressé de sa fatigué, vous viendrez vagabal, périssant sur la plage, accueillis.